La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né? Les poches vides, pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en p s y c h o p a r t i r t r a v a i l l e r Juste avant le c i e n en trois pièces grises, et BMW la monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon, pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? e Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur les. De caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi Quoi Pourquoi tu me cherches Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé Pourquoi chez moi le rêve é t a i t évincé par une réalité glacée Et lui a droit à des études poussées Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers Pourquoi j'ai dû stopper les cours Pourquoi lui n'avait pas de frère s à nourrir Pourquoi j'ai d î l e s chaque jour Pourquoi quand moi je plonge, je lui passe sa thèse Pourquoi les caches d'acier les caches dorées agissent à leur aise Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメメダメダメダメダメダメダメダメメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメメダメダメダメダメダメダメダメメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ Comme Issa, pourquoi je suis pané la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de crachats, de c h a c h a de francs, qu'on p è t e des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. 私の家族の家族の家族の家族の家 e の家族の家族の家族の家族の i 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 s lle, ourt, c 家 e、si、le t t e s 家 a の l e の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 l の家族の家族の家族の家族の家族の家族 s 家族 s 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 e の家族 n e 族の家族の家族の家族 t 家族の n 族の家族の家族の家 u の家族の家族の e 族の家族の家族 u 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 でも。 On lit le soir, chacun son b o u l e sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. J'y serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le p è r e s o lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. 勝手に勝つことはで e ないです。 La leader è...